Des types de chiens, il y en a encore plus. Des énormes, des petits, des moyens, des fins, des grands. Et pourtant, tous font partie des deux mêmes espèces. Le chien, ou Canis familiaris. Le chat, ou Felis catus. Ce qui veut dire qu'on peut par exemple croiser un persan avec un sphinx. Ou encore un Doberman avec un chien Le chien est, de loin, le mammifère qui comporte la plus grande diversité de morphologie. Comment en est-on arrivé là L'histoire commence il y a environ 20 000 ans, lorsque certains groupes se sont à L'hypothèse la plus probable est que les loups, attirés par les restes de nourriture laissés par les hommes, se seraient rapprochés des sociétés humaines, jusqu'à en être dépendants et se laisser peu à peu domestiquer pour devenir une nouvelle espèce, le chien. Chien que les sociétés humaines auraient ensuite à poser, croiser, croisé et sélectionné au gré de leur migration et surtout selon leurs besoins. Des différences morphologiques et comportementales apparaissent alors. Chiens de traîneau, chiens de course et de chasse, chiens de garde et de troupeau, chien de combat ou chasser dans les terres. Les chiens d'agrément viendront bien plus tard la Rome antique, puis dans les sociétés aristocratiques. À partir du XIXe siècle, avec la révolution industrielle, la sélection se rationalise et les hommes inventent les races en croisant et recroisant des spécimens choisis. Environ 343 races officielles très variées, avec des caractéristiques morphologiques précises sur la forme du crâne, les oreilles, la queue, le collage. Le chat, les a une origine bien plus homogène. Son ancêtre est sans doute le chat monté égyptien. Sans jamais avoir été vraiment domestiqué par l'homme, le chat servait à chasser les rongeurs dans les greniers des premiers agriculteurs. On en trouve des ossements vieux de presque 10 000 ans à Chypre. Ramenés en Europe par les Romains et les Étrusques pour protéger le blé, il se répand sur tout le territoire.